Artea eta l'idée c'est que la musique son, on l'étudie pour ce qu'elle nous dit, mais on peut l'étudier aussi euh, à travers les gens qui la font exister. Et donc c'est une science sociale de la de la musique et donc l'idée de ce festival c'est que le, si on étudie, si on réfléchit ensemble euh, sur ce que veulent faire ou ce que veulent dire les gens qui font la musique, on apprend beaucoup de choses de notre monde. Kontzertuak, ikusgarriak, ikastaroak, mintsaldiak eta debateak antolatuz, aurten aizebegi festivalarekin bideiatuko dugu, Kolombia, Ukraina edo Arabiako bajea inerre sumara. Justuki, handik euskaldun bat itzuliko zaigu, iban PGU juniara hanbizida eta Musicians Without Borders taldean harida. Son trajet de vie l'a mené de Zikashtola ici à une école d'ingénieurs et avoir un poste à Bahreïn, au royaume de Bahreïn. Il travaille là-bas et là-bas il s'intéresse au houd. Et donc moi j'ai trouvé extraordinaire cette cet itinéraire voilà, d'un musicien basque qui devient un des représentants de la musique arabe d'aujourd'hui. Musique Peste hitzordu asko izanendira, hauen artean, ujiaren amabian, Ukrainiatik Mariana Zadovska pianolaria horbilduko da, eta gaualdi untan Ukrainian berean 2008an manifestaldi pro Europagetan poliziaren parean kokatu zen pianoaren historia aipatuko da, atalant zinegelan.